Alphonse Gouguimane sur la mise en honde, bienvenue à ce journal de ce dimanche 6 mars 2022. Devant, c'est d'abord le sommaire. Adoption par le gouvernement des protocoles additionnels à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux personnes âgées et handicapées. C'était au cours du conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. La banque des femmes qui a solennellement ouvert ses portes jeudi dernier à Gitega est prête à accueillir avec bienveillance la clientèle. Vous entendrez la directrice générale de cette institution financière. Et dans la chronique nutrition de ce dimanche, on vous parlera de l'importance du chou possédant le calcium qui intervient dans la prévention de l'hypertension. De l'avenir Ouvrons ce journal par la page des Droits de l'homme le Conseil des ministres a tenu ce mercredi à adopter les protocoles additionnels à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux personnes âgées et handicapées. Le secrétaire général et porte parole de l'État rappelle que l'Union africaine était partie de la discrimination et la marginalisation de ces catégories de gens. Prosper Nagwami note cependant que les droits de ces personnes sont généralement respectés au Burundi. On « L'Union africaine s'est depuis longtemps préoccupée de l'absence de mesures efficaces visant à garantir la protection des droits des personnes handicapées. Elle s'inquiétait notamment de la discrimination et de la violence à l'égard des personnes handicapées ainsi que des effets des pratiques néfastes et souhaitait protéger davantage cette catégorie de personnes. Ces préoccupations conduisent à L'Union africaine a élaboré ce protocole. S'agissant du protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, il a été adopté la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en Éthiopie le 31 janvier 2016. L'idée de disposer d'un instrument juridique régissant les droits des personnes âgées est née d'un constat que les personnes du troisième âge deviennent des marginalisés sociaux qui se heurtent à de nombreuses contraintes et ne font pas l'objet d'intentions de la part des pouvoirs publics. La ratification du présent protocole par notre pays permettra donc une meilleure gestion de la prise en charge des personnes du troisième âge tant au point de vue économique, sanitaire que social. Après analyse, les deux protocoles ont été adoptés avec entre autres recommandations de revoir les exposés des motifs, en reformulant certains paragraphes qui feraient croire que les personnes âgées et les personnes handicapées sont rejetées ou discriminées par la société bondaise. C'était la Prosper Nguamié, secrétaire générale et porte-parole du gouvernement. La banque d'investissement et de développement des femmes est prête à accueillir au bien, avec bienveillance sa clientèle, annoncé fait par la directrice générale de cette institution financière ce jeudi lors de son ouverture solennelle. Marie Salomé Dabaharié ajoute que cette banque pourra octroyer des crédits même aux femmes qui qui n'auront pas d'hypothèque afin de soutenir les projets de femmes. Mais suivez la traduite en langue française par Ornéra Moucho. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'hypothèque, qu'il n'y a pas d'hypothèque, qu'il n'y a L'objectif de cette banque est d'être une institution financière où la femme du Burundi bénéficie des facilités financières nous permettant d'exécuter des projets de développement. Comme vous le voyez, la banque a des places suffisantes pour bien démarrer ses activités. Nous avons embauché des employés expérimentés en ce domaine et à cela, nous sommes prêts à accueillir notre clientèle, mais aussi... Nous avons des techniques pour la chercher. Avec l'appui des investisseurs, nous allons privilégier les projets qui pourront donner du travail à plusieurs gens dans différents domaines, comme dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, économie, pêche, transport, industrie, art, etc., etc. Nous allons sensibiliser les femmes à travailler en équipe pour le développement durable. Nous accompagnerons ces femmes sur terrain pour les encadrer. Nous les suivrons de près, mais aussi nous organiserons des séances de renforcement de capacités à leur endroit afin qu'elles puissent présenter des projets éligibles à la BDF. Cette banque pourra octroyer des crédits même aux femmes qui n'auront pas d'hypothèque afin de soutenir leurs projets. Captez Issa écoutez la différence. Donc, Itéga rendez nous à Changouzo où le manque de terrain de jeu, surtout pour le basket et le football, en province de Chancouzo, sont quelques défis pour la promotion du sport. À Changouzo, c'est le constat des présidents de l'association de basket-ball et de football. À Changouzo, ils demandent à l'administration d'appuyer visiblement ces associations pour le bon déroulement de différentes compétitions. Au bureau du conseil en charge du sport. À la province Tchangouzo, l'on précise que le budget alloué aux activités sportives est très limité et l'on demande à la population de cette province d'appuyer les équipes provinciales de basket-ball et de football qui ne cessent pas de démontrer leur talent. Les détails avec Rimomoudente. Ancien terrain de jeu de basket où peuvent se dérouler différentes compétitions existe au chef lié de la province Tchangouzo. Même si ce terrain est éclairé, Comme l'indique Nakahoutimana Nestor, président de l'association de basket à Tchangouzo, il ne remplit pas les normes du fait qu'il n'y a pas de tribune pour abriter les spectateurs. Jérémy Abonimana, président de l'association de football à Tchangouzo, dit que la condition du stade où se déroulent les compétitions n'est pas encore achevée. Pour lui, les amateurs de football manquent l'occasion de suivre différentes compétitions parce que les matchs programmés à Tchangouzo doivent se dérouler ailleurs. Ces deux présidents de ces associations demandent alors à l'administration d'appuyer visiblement ces équipes de basket et de football qui ont désenclavé le secteur sportif à Changouzo. Pour l'association de basket à Changouzo, son président voit que les communes devraient mettre en œuvre les programmes préconisés de construire les terrains avec des tribunes. Et pour la promotion du football à Changouzo, l'association de football interpelle les acteurs économiques d'investir dans le football Pour terminer la construction du stade et pour que désormais les compétitions se déroulent à Changouzo. Evelyn Doussengue, conseillère en charge du sport en province Changouzo, parle des moyens limités pour appuyer le secteur sportif à Changouzo. Selon elle, la population doit apporter leur appui à ces deux équipes qui ne cessent pas de démontrer le talent. Et tout en sachant que l'équipe provinciale de football est maintenant à la deuxième division depuis trois ans, tandis que l'équipe de basket à Changouzo, Blada Team, ne cesse également de progresser. Badal Team est la deuxième équipe au niveau de la poule A pour les éliminatoires pour participer à la compétition de la Viva Liga. Mais ce samedi, malgré ses multiples victoires, l'équipe de Changouzo a été battue par l'équipe de Makamba par un score serré de 62 contre 69 en faveur de Makamba. Depuis Changouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro de Tchankouzo, Cap-sur-Carroussi où la direction de l'hôpital du cinquantenaire au chef lieu de cette province, dit être inquiété par la suspension des travaux d'extension des infrastructures de cet hôpital du moment qu'il a été interdit de continuer les travaux de finissage d'un bloc de pédiatrie. Le médecin directeur de cet hôpital indique que ces travaux ont été actuellement confiés à l'Obuha et dit s'inquiéter du manque d'éclaircissement sur Les procédures de mise en jeu de transfert de ces compétences, et le commissaire général de l'Office au tranquillise et demande à la direction de l'approcher pour pouvoir se, convertir, se convenir plutôt de l'exécution de ces travaux et du transfert des moyens financiers qui vont coûter ces travaux. Vous avec Blaise Pascal -Karoumi. Les sources de l'hôpital nath -che du chef-lieu de la province Caroussi indiquent que certains services comme la pédiatrie et la chirurgie se voient avec beaucoup de malades par rapport à la capacité de ces infrastructures. Le médecin directeur de cet hôpital nath -che du chef-lieu de la province confirme la nécessité d'extension des infrastructures de cet hôpital. Cependant, Dr. Protebarivarela informe que les travaux de construction d'un bloc de la pédiatrie qui était encore depuis le début de l'année 2020, se trouve actuellement suspendu depuis la fin de l'année passée. Il indique que la direction s'inquiète, qu'elle n'a pas encore d'éclaircissement sur les procédures qui vont suivre afin que les travaux puissent se poursuivre. Ces travaux de deuxième tranche ont été confiés à l'Office burundais de l'habitat Oboha. Le commissaire de l'Oboha le confirme et tranquillise la direction de cet hôpital qui finance ces travaux de construction. 14 Jean-Pierre. Demande à cette direction de l'approcher afin de pouvoir se convenir ensemble sur les procédures qui vont suivre et pouvoir terminer ce chantier et rendre disponible ce bloc de la pédiatrie actuellement en grande nécessité, comme l'implore le médecin directeur. Ce chantier coûtera 700 millions de francs burundais et la première tranche a coûté 300 millions de francs burundais et la tranche qui reste va coûter 400 millions Comme l'indique le médecin directeur de cet hôpital, depuis Caroussi, Blaise Pascal Cararoumillet, pour la radio Isanganiro. Blaise Pascal Cararoumillet, de Caroussi, revenons sur Gitega pour parler économie. Les femmes qui font le petit commerce autour du marché central de Gitega espèrent qu'elles vont recevoir des crédits auprès de la Banque des femmes, mais pour accroître leur commerce. Elles disent cela au moment où cette banque a été inaugurée ce jeudi par le président de la République et Demander d'être facilité lorsqu'ils seront lorsqu'ils iront demander des crédits et d'être avec Arthur Kabaouchi. C'est une des femmes vendeuses de petits produits autour du marché central de Gitega. Ces femmes voient d'un bon oeil la venue de la banque de développement et d'investissement de la femme et attendent de recevoir des capitaux selon cette femme. Ce serait une bonne chose que beaucoup de femmes n'ont pas de capitaux considérables. Mais avec la venue de cette banque, nous pouvons obtenir des crédits à rembourser après la vente. Pour cette autre femme, elle n'est pas encore au stade d'ouvrir un compte bancaire. « Non, je ne suis pas encore à mesure d'avoir un compte bancaire. Je me contente de trouver la ration des enfants et rester avec le capital. » Cependant, pour arriver à accéder au crédit dans cette banque, il est demandé aux femmes de se regrouper en association de développement et cette femme indique qu'elle va chercher d'autres femmes pour se mettre ensemble. Il y a beaucoup de femmes dans cette rue. Je vais chercher celles avec qui nous pouvons travailler ensemble. Ces femmes demandent d'être facilitées lorsqu'elles iront demander des crédits. Le mieux serait de nous faciliter l'accès aux crédits quand nous allons aller demander des crédits. Ce serait une bonne chose. C'est un manque d'investissement et de développement de la femme qui a été inauguré ce jeudi par le président de la République à son siège social dans la capitale politique, Gitega. Radio Isanganiro, chronique nutrition. C'est la place à la chronique nutrition. Le calcium que possède le chou intervient dans la prévention de l'hypertension. Jean-Paul Wines, un chercheur nutritionniste, confirme que le chou Euh, souscrit également les tumeurs et d'autres maladies liées au cancer. Ce chercheur appelle les consommateurs à pratiquer la cuisson à sa vapeur. Omer Noayo pour plus de détails. La fois dernière, nous avons parlé des vertus du chou en général. Aujourd'hui, nous revenons sur ses bienfaits sur la santé humaine. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, explique que ce légume prévient différentes maladies, dont l'obésité. Les choux sont très riches en potassium et pauvres en sodium. Ce dernier minéral influe directement sur la genèse de l'hypertension artérielle à cause de sa capacité à retenir l'eau et à accroître le volume du sang. Les choux ont un effet aussi diurétique, d'où constitue un aliment très approprié pour les malades hypertendus, les malades de veines comme ça, comme l'artériosclérose qu'on appelle en autre terme directivement et rétrécissement des artères. En fait, les ténères en antioxydants, c'est-à-dire en vitamine A, vitamine C, vitamine E, qui sont considérés comme des antioxydants très puissants, contribuent à la régénération des parois artérielles. Encore si de l'obésité, on peut utiliser le chou. Le chou apporte très peu de calories. Selon toujours le chercheur, le chou guérit Des vers le chou exerce une action laxative. Son emploi congé en cas de constipation chronique et de diverticulose. Aussi pour des personnes qui ont des problèmes viso, surtout ostéoporose, en raison de la quantité notable de calcium que contient le chou, qui est moins d'ilin qu'on trouve dans le lait de vache. Le soja de calcium entre très facilement dans notre organisme, d'où la consommation du chou. Régulière peut réduire les problèmes d'ostéoporose ou bien les problèmes des os. En cas de diabète, grâce à sa faible teneur en hydrate de carbone et à sa richesse en vitamines et en minéraux, le chou est très bien toléré par les diabétiques. De nombreuses expériences réalisées sur des rats ont prouvé l'action anticancéreuse. Toutes ces recherches démontrent que les animaux nourris avec des choux ne développent pas de tumeurs, même s'ils sont soumis à l'action des cancérigènes. Puissant comme le qui se trouve dans la fumée du tabac. Le chou se prépare de différentes manières. Jean-Paul Luneza recommande les consommateurs à ne pas le cuire trop longtemps pour conserver ses propriétés médicinales. Il faut choisir les feuilles, les plus tendres, fait les couper finement et après avoir fait cuire à feu doux, les assaisonner d'huile, il faut mettre d'huile, tu peux ajouter aussi de jus de citron et herbes anti-flatirante comme fenouil, chimène, glène, carvi, etc. Il faut aussi les mâcher lentement et bien les insaliver et ne pas les consommer en même temps que d'autres légumes qui sont riches en cellulose et aussi des céréales complètes ou du son. Là, les problèmes fratillants peuvent quand même disparaître ou bien ne peuvent pas apparaître. En fait de conserver au maximum les propriétés médicinales du chou, il est recommandé de ne pas le cuire trop longtemps Affecte les éléments phytochimiques. de type souffré sont sensibles à la chaleur et disparaissent si la cuisson est trop prolongée. Une autre manière de préparer le chou est de le cuire à vapeur ajoute Jean-Paul Luneza, chercheur nutritionniste. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci à Alphonse Gugimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndiko Mananga. Bonne suite des programme sur Sangha